Vous allez bien... Sûr... Vraiment sûr. Bon. Pardon, Diane? Merci, Diane, pour l'eau fraîche. Non, non, non. J'ai demandé si c'était vous, vous allez bien parce que vous n'avez pas répondu assez fort. Ce que dit le dernier chant qu'on vient de chanter, c'est que le meilleur endroit où il faut être, c'est auprès de Jésus. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme ou à une femme dans ce monde, c'est d'être auprès de Jésus. Avec toutes les bénédictions qu'on vient de proclamer avec ce chant-là. En fait, c'est la volonté de Dieu pour nous. Pour tous les hommes. Il le désire pour tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a une volonté. Et le psaume que l'André lisait ce matin, Dieu a une volonté. Et ce qui arrive pour nous dans nos vies, c'est ce qui est conforme à sa volonté. Et dans Marc 3, ce n'est pas un long, un long chapitre. Je sais que l'André, tout à l'heure, annonçait 3, 12 à 19. Le dernier verset 19, ça parle de Judas qui a trahi Jésus, donc je l'ai enlevé. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste une, une, une faute de frappe. C'est de 12 à, 12 à 19, mais effectivement, ça parle de Judas. Euh, dans Marc 3, euh, c'est l'appel des douze. Vous vous souvenez? Jésus les a déjà interpellés chacun individuellement, sans jugement. Il a pris chacun où il était, celui qui était collecteur d'impôts. Ceux qui pêchaient, d'autres qui avaient d'autres professions qu'on ignore, ou des contextes où ils ont été appelés qu'on ignore, mais chacun où il était, il les a appelés individuellement. Ce qui est intéressant dans, dans, dans Marc 3 qu'on lit ce matin, c'est qu'il les appelle collectivement, il va les amener à un autre niveau d'appel, à notre profondeur, à notre compréhension de l'appel qu'il qu leur a adressé. Et euh, Est-ce que ça bouge? J'ai mis un texte ici pour introduire le message. Où il est écrit? Je l'ai mis dans le français, français courant. Je sais que peut-être que vous le lisez dans 8 secondes. Au moment où il entrait dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé en corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô oh Dieu, pour faire ta volonté. Je saute quelques versets. On arrive au verset 10. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Il a dit lui-même, je suis venu non pour faire ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, On a quelques versets, pas beaucoup ce matin, mais je vous propose que Dieu a une volonté pour nous, ses serviteurs. Il a une volonté pour Jésus. Jésus est venu il l'a accompli, il a une volonté pour nous aussi. Et euh, donc, ce qu'on voit dans le court texte, c'est la première fois que Christian me donne un texte aussi court pour enseigner, Merci. Ce qu'on voit dans le court texte de ce matin, c'est que Dieu révèle trois caractéristiques de sa volonté pour ses serviteurs. La première fois que j'ai lu ce texte-là, parce qu'essentiellement Jésus appelle, il nomme les noms. Je me suis dit, avec un bébé et un garçon, je vais commencer à lire un peu plus tôt, commencer à me préparer un peu plus tôt, parce que ce n'est pas mon habitude, souvent. Sauf qu'en le lisant un peu plus tôt, j'étais plus bloqué qu'autre chose, parce que Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? C'est des noms des gens. Je peux bien m'appuyer pour faire des recherches, qu'ils étaient, etc. Mais Jésus, dans ce texte-là, manifeste et révèle les caractéristiques de sa volonté. Un peu de verset. Ce qu'on va essayer de voir ce matin. Alors, est-ce que vous êtes dans Marc, chapitre 3? Je vais le lire. Verset, euh, verset euh, 12 à 19, effectivement. Ça fait suite à ce que Guillaume a enseigné la semaine passée. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup de foules qui suivent Jésus, qui vient juste avant. Et euh, Guillaume nous disait, il nous a encouragé, quand on va à Jésus, allons-y jusqu'au bout. Parce qu'il y en avait qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui, qui sautaient sur lui, pour, euh, ils, ils avaient vraiment envie de toucher Jésus. Et, et, et Guillaume nous l'a présenté comme « allons-y jusqu'au bout ». Et quand on arrive à, euh, au verset, euh, au verset euh, 13, il dit « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui ». Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, le, prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Bonargès, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Tadé, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, on dit, dans ce texte, Dieu nous révèle trois caractéristiques de sa volonté pour, les, pour, pour, pour, pour, pour servir Jésus-Christ. Et la première caractéristique qu'on peut voir, c'est que Dieu veut que son serviteur soit avec Jésus. Ça peut paraître simple, et ça l'est, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Ce <rire> n'est pas facile si on s'y arrête pour y réfléchir. Évidemment que si le monde nous juge, le monde te juge, le monde te rejette, Évidemment que Jésus, lui, veut t'avoir avec toi. Parce que c'est l'inverse, lui il t'aime. Et c'est ça le grand privilège qu'on a, la grâce qu'on a. Lui il t'aime. Et c'est ce qu'on voit notamment dans le verset 13 à 14, où il va, lui dire, il va les appeler parce qu'il les veut, et il veut les avoir avec lui. Pas juste je t'appelle, je t'informe, mais je veux t'avoir avec moi. Je t'avoir auprès de moi, en permanence. Il le confirme dans d'autres dans, dans, dans versets dans les Écritures, quand il va leur dire Ce n'est pas, pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et l'amour de Dieu consiste non à ce que nous l'avons aimé en premier, mais à ce que lui nous a aimé en premier. Mais on est encore là dans le contexte des douces, parce que c'est très physique leur affaire. Il y a Jésus qui est une personne physique qui est là. Et eux, c'est des individus qui ont un vécu, qui ont une vie, qui ont des familles, qui ont des emplois, qui ont une histoire. Et Jésus les appelle, ils viennent physiquement auprès de Jésus. Ils vont rester physiquement avec lui. Et pourtant, nous qui recevons le même appel, on ne le voit pas Jésus physiquement à côté de nous. Eux, dans l'immédiat, ça change tout. Ça bouleverse toute leur vie. Ça change tout. Parce que Jésus, on n'a pas grandi ensemble. On va apprendre à se connaître. Du moins, toi, lui, il va nous faire connaître qui il est. Il nous connaît déjà. Mais ça va être un défi pour moi. Jésus, avec Jésus, mon quotidien n'est plus comme avant. J'ai des priorités qui ont changé. J'ai même des croyances parce qu'il amène des nouvelles doctrines, Jésus. Il n'y a pas des choses que je n'ai jamais entendues parler. Ce n'est pas comme ça que mes parents ont peut-être enseigné. Ce n'est pas comme ça que j'ai grandi. Ce n'est pas les coutumes de mon pays. Ce n'est pas les traditions de mes ancêtres, ce que tu me racontes. C'est tout nouveau pour moi. Et je dois rester avec ça en permanence. C'est bouleversant quand on se met à leur place. Et Jésus, j'ai de nouveaux amis. Hein? Je, je sais. Il y a des frères dans ce qu'on lit. Pierre et Simon, Jean et Jacques, mais les autres, ils ne les connaissaient pas nécessairement. Mais on doit vivre ensemble. On doit tous rester ensemble avec Jésus, auprès de Jésus. C'est tout nouveau pour tout le monde. Ça, c'est dans le contexte immédiat. Mais les questions qui se posent à nous, c'est aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça, être avec Jésus au quotidien. Est-ce qu'on pourrait vivre avec Jésus aujourd'hui la même expérience qu'ils ont vue, c'est-à-dire une relation très tangible, comme ils l'ont vécu avec quelqu'un qui était assis à côté d'eux Et souvent, souvent dans cette conception, Cette relation si proche avec Jésus, on la transpose quand on sera avec lui dans l'au-delà. Ou pour les jeunes, des fois les jeunes, on entend dire, euh, moi, je, euh, euh, ma, ma soeur dit, dit, dit souvent quand ma, maman, ma mère lui parle de Dieu, il dit, oui, mais quand tu avais mon âge... <rire> Tu faisais les mêmes choses que moi. Peut-être que quand je suis rendu à 60 ans comme toi, peut-être que là, je vais croire aussi. Mais pour aujourd'hui, laisse-moi vivre, ma vie. On entend ça. C'est vraiment, c'est une conception dans l'au-delà. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être proche de Dieu comme ils l'ont été? C'est possible. Jésus le dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est possible. Et pour nous montrer que c'est possible, Et que ce n'est pas un projet. En fait, si on va être proche avec lui dans l'éternité, c'est parce que ça a commencé ici sur la terre. Si on n'a pas reçu son Saint-Esprit ici, qui atteste que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ, on n'appartient pas à Jésus-Christ. Mais Jésus utilise plusieurs images dans la Bible, pour nous montrer, dans sa parole, pour nous montrer que oui, on peut vivre une relation Très, très tangible, très factuel avec lui. Pas comme s'il était là, mais parce qu'il est vraiment là. <rire> parce qu'il est vraiment là. Et j'ai juste retenu trois des images, mais il en utilise beaucoup des images. Il y a celle-là que vous connaissez. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis la tige de la vigne, vous êtes les branches appelées à faire la volonté de Dieu, porter des fruits, et quand vous faites la volonté de Dieu, vous portez des fruits, Dieu est glorifié dans le ciel. Mais il dit, si la branche n'est pas attachée au tronc, si vous ne restez pas attachés, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Quand bien même vous pensez la connaître, si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne pouvez pas l'accomplir. Donc, être avec Jésus, je l'ai écrit, c'est dépendre entièrement de Jésus et reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Mettez-vous à la place des disciples. Des fois, on va le voir au chapitre 6, il les envoie, prenez pas d'argent, prenez pas ci, prenez pas ça. Prenez rien qui vous rend confortable dans vos habitudes. Mais vous allez dépendre de moi dans le service que vous me rendez. C'est une dépendance totale. Ça commence par reconnaître que j'ai besoin de Jésus. Et j'ai besoin de dépendre de Jésus. Ça c'est la première image que Jésus, euh, Jésus va utiliser. La deuxième image, Jésus va beaucoup parler de demeure. Souvent, euh, euh, avec l'André, on fait des blagues, des nuances entre j'habite ici versus je demeure ici. <rire> Parce que demeurer c'est une autre dimension. Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, quelques versets plus tôt, il a dit, si quelqu'un retient mes paroles, il les garde. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demain chez lui. Ils viendront s'établir en fait, la vie de cette personne ou de ses serviteurs, ce qu'elle reflète, c'est que cette personne a accepté l'autorité de la parole de Jésus dans sa vie. Demeurer sous Jésus, Jésus qui demeure en toi, c'est que tu as accepté l'autorité de la parole de Jésus, c'est que tu aimes la vérité, c'est que tu es attaché à la parole de Dieu. C'est une façon pour nous tangible, imaginez les apôtres, les apôtres eux, ils sont très tôt dans le ministère public de Jésus appelés à des témoins oculaires de sa puissance, des témoins de son amour, des témoins de ses doctrines, des témoins de son enseignement parfois c'est bouleversant, même des fois ils vont réagir en disant cette parole est trop dure. Qui peut l'accepter? Qui peut l'entendre? Quand tu vas parler de manger sa chair, boire son sang, etc. Ils sont, ils sont témoins. Mais il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils croient. Parce qu'ils veulent suivre Jésus. De, chaque jour qui passe, ce qui les bouscule, des fois Jésus va les prendre à l'écart. Il va leur expliquer. Ils font un pas de plus pour accepter de vivre sous l'autorité de la parole de Jésus-Christ. Et c'est la même chose que Jésus nous demande, c'est accepter l'autorité de sa parole. Accepter l'autorité de sa parole, c'est que dans mon quotidien, la parole de Dieu a une importance première. Dans mes priorités, La parole de Dieu a une importance première. Ce qui m'amène au, au prochain point, qui n'est pas très différent, c'est que Jésus nous dit que nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul corps, le corps de Christ, et nous sommes membres les uns des autres du corps de Christ. comment peux-tu être plus proche de quelqu'un que son propre corps? Est-ce qu'il y a vraiment, même le vêtement qu'on porte n'est pas plus proche que les membres de notre corps? C'est impossible d'être proche de Jésus sans être attaché au corps de Jésus. Jésus va dire que Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. C'est là que je suis. Être proche de Jésus, c'est être avec les disciples de Jésus. Et sous dans l'église Maison, nous sommes dans, dans le livre de le premier livre de. Le premier de Jean. Et souvent, quand Jean écrit, il fait beaucoup de. Il dit la même chose de plusieurs façons. Il fait beaucoup d'allers-retours. Si quelqu'un aime Dieu, il aime les frères. Si tu aimes les frères, tu aimes Dieu. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, tu aimes les frères. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu, etc. Si tu aimes Jésus, si tu es proche de Jésus, tu vas être proche des frères. <rire> si tu es proche des frères, tu vas être proche de Jésus. Tu aimes Jésus, tu aimes les frères. Tu aimes les frères, tu aimes, frères, tu aimes Jésus. C'est très indissociable. Très, très indissociable. Ça c'est très engageant, parce que si on fait l'exercice, de, il n'y euh, a pas beaucoup d'événements qui nous sont rapportés dans les interactions entre les disciples, mais les quelques-uns quand même qui nous sont rapportés, euh, des fois il y a des incompréhensions entre eux, entre, entre Jean et son frère qui vont voir Jésus, parce qu'ils veulent être l'un à gauche, l'un à droite, quand Jésus va revenir, les autres qui réagissent mal, Jésus qui les prend tous ensemble, qui leur parle. C'est ça, être ensemble. Parce que... Être proche de Jésus... Quand on dit... Être proche de Jésus... Tantôt je disais, ça fait du bien, on l'a chanté. C'est très édifiant. Ça, ça, ça apporte une paix, une joie, une assurance à notre existence. Ça nous rassure. On n'a pas peur de la mort. On sait où on s'en va après la mort. On n'est pas dans un vide. Notre vie a un sens... Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que le fait que Jésus les a appelés à être proche de lui, à être membres de son corps, c'est que ces membres, il veut les utiliser en fait. Ces membres, il veut les rendre, <rire> les mettre au service de la volonté de Dieu. Et donc, Si, je, je, je, je vous ramène à ce qu'on disait au début, Dieu veut que son serviteur soit avec Jésus. Pour les doux, c'était très évident. C est, c est, c est, et on s'imagine que, des fois, moi je m'imagine des fois que c'est beaucoup plus facile pour eux, parce que, mais évidemment, Jésus est là. Évidemment que s'il faut le suivre, tu le vois physiquement, tu le suis. Mais ce n'est pas, pas vrai, c'est faux, parce que On ne parlera pas des disciples, ce n'est vraiment pas mon propos sémateur, mais si on prend l'exemple de Judas, <rire> Judas le suivait, mais il ne le suivait pas. Il était là physiquement, mais pour un intérêt. Pas pour se mettre sous l'autorité de la parole de Jésus, mais pour toutes sortes d'intérêts qu'il avait, lui. Alors, Dieu veut que son serviteur soit avec Jésus. Oui, pour les disciples, ça a bouleversé leur vie. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui que nous allons quitter nos familles pour un entamer une marche de village en village et revenir trois ans, deux ans, six mois plus tard dans le but d'annoncer l'évangile dans les villages. Peut-être qu'il y en a qui le font, merci Seigneur, mais ce n'est pas nécessairement l'appel que Dieu a pour tout le monde. Par contre, le fait d'être auprès de Jésus, c'est aussi vrai pour eux que pour nous. Même eux qui allaient avec lui des villages en villages, des villes en villes pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce qu'ils ont vécu, c'est aussi vrai pour nous parce que Jésus est là. Il faut qu'on le croie parce que c'est vrai, il est là. Nous devons avoir cette confiance qu'il est là. Et il utilise donc ces images pour nous montrer que, oui, restez attachés à moi, oui, restez sous l'autorité de ma parole, oui, mais vivez la vie d'église Demeurez dans la communion. Vous êtes vraiment membres les uns des autres. Si vous les vivez, mais vous êtes près de moi. Comme l'ont été les tout premiers que j'ai appelés avant de vous appeler vous. La deuxième caractéristique, c'est que Dieu appelle, Dieu a une volonté, mais il veut que tu dises « oui ». C'est simple, hein? mais Dieu veut que tu dises oui. Parce que dire oui avec la bouche, ce n'est pas dire vraiment oui. Parce que quand Jésus appelle les disciples ici au chapitre 3 de Marc, dans le chapitre précédent, il en a appelé une couple. On en a vu quatre qu'il a appelés ou cinq, si on inclut Matthieu. Et je le disais tantôt, il est allé chercher chacun où il était, mais ici, il les appelle pour de bon. <rire> Maintenant, vous allez être avec moi en permanence. Donc, vraiment, il révèle une autre dimension de son appel. C'est un appel à tout quitter pour le suivre. Quand on dit tout quitter, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un appel à aimer Jésus-Christ puisque tout ce que nous avons tenu jusqu'ici dans nos vies a plus haute importance. Tout ce qui est super important dans nos vies, Jésus veut être le premier. Il veut qu'on l'aime plus que tout. Donc, et cet appel qu'il a dit ici, les, les douze ensemble, vous allez rester auprès de moi. C'est un appel profond à tout quitter. Pourquoi je le dis Parce que quand on va arriver dans Marc, c'est pas pour faire un saut en avant. On va y arriver dans Marc. Dit, c'est comme ça que Pierre le comprend vraiment, parce que Dans une discussion avec Jésus, Jésus vient leur dire qu'il est difficile pour quelqu'un qui se confie dans les richesses de ce monde d'entrer dans le royaume de Dieu, parlant avec le jeune homme riche. Pierre dit, mais les disciples vont réagir en disant, mais mon Dieu, mais qui va être sauvé? Jésus leur dit, mais c'est impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Et Pierre va réagir hein, de façon spontanée. Là, Pierre dit, et nous qui avons tout quitté pour te suivre? C'est comme ça qu'il comprend son engagement à suivre Jésus. C'est comme ça qu'il a compris l'appel de Jésus. Il a compris qu'il fallait qu'il quitte tout. Et c'est comme ça que nous devons le comprendre. Oui, moi la première fois que j'ai entendu l'évangile de façon assez... Assez clair, ce n'était pas au travers d'un individu qui était en face de moi. C'était pendant les fêtes de Noël au Cameroun, j'avais un certain âge. Et euh, à Noël, on fait passer les films de Jésus de Nazareth. Après le film, le commentateur qui, je ne sais quoi, <rire> il était pasteur ou je ne sais quoi, il a commencé à expliquer. Et à la fin de son explication, il demande, est-ce que tu dis oui Elle explique, Jésus est mort, pourquoi il est mort, en focusant vraiment sur ses souffrances, pourquoi il a souffert tant, pourquoi il a accepté de tant souffrir pour nous. Il dit, est-ce que tu acceptes? J'ai répondu dans mon cœur, oui j'accepte. À partir de là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'évangile. Mais ce n'est pas du tout la même dimension de compréhension de cet appel quand j'ai commencé à vivre la vie d'église ici. Parce que la vie d'église ici, ça vient chercher un peu dans toutes les dimensions. Ça vient chercher dans l'emploi du temps. Ça vient chercher dans d'autres ressources. <rire> ça vient chercher dans les émotions. Et à chaque fois qu'on est bousculé, il faut toujours faire une concession pour la gloire de Dieu. Il faut toujours obéir. Conscient dans le sens, rechercher ensemble la volonté de Dieu. Délaisser ce qui est de mon orgueil et rechercher ensemble la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend la dimension de l'appel? Appelle à tout quitter. Pierre, je ne sais pas quel âge il a. Il a certainement des amis dans sa vie, j'imagine. Mais être avec Jésus tous les jours, je ne sais pas comment il fait pour les voir, ses amis. Je ne sais pas. Il a certainement des passions, peut-être qu'il aime la pêche, il vit de la pêche. Peut-être qu'il avait d'autres passions. Je ne sais pas s'il avait un sport. Je ne sais pas s'il avait une activité sociale qu'il aimait de 5 à 7. Même si ce n'est pas dans la tradition, les cinq à sept, c'est une image. C'est une façon de dire, Jésus aurait pu l'appeler lui seul et le laisser dans la nature. Il n'allait pas être moins sauvé. Mais l'appeler à vivre sa foi avec les douze, ça c'est une autre dimension. Et cette dimension que Dieu veut. Donc. Et si cet appel vient bouleverser nos priorités. C'est aussi parce que Jésus nous dit que c'est là votre trésor en fait. Quand il nous dit que là où est ton trésor, là doit être ton cœur aussi en fait. Parce que oui c'est un appel. On répond quand Dieu le, le, le, le, nous appelle et que Dieu nous pousse par son esprit à dire oui et qu'on est à l'écoute de son esprit, mais quand on y réfléchit bien, c'est un appel éternel. Éternel. Qui, sur la terre, doit aussi avoir des conséquences à la dimension éternelle. C'est-à-dire un engagement à suivre vraiment Jésus-Christ et à laisser de côté tout ce qui n'est pas de Jésus et accepter de vivre en famille, la famille de Dieu, même si cela apporte certains défis. Et je sais que pour nous au Québec, dans notre culture, un des gros défis, c'est l'agenda. L'agenda est très chargé au Québec. <rire> très, très chargé. J'en ai été au contact de quelques cultures dans, dans, dans ma vie, mais particulièrement quand même, on est très occupé. J'ai l'impression qu'au Québec, la journée, ce n'est pas 24. Ailleurs, c'est 24 heures, c'est comme 12 heures au Québec une journée. On n'arrive jamais à tout faire. Et c'est un défi. C'est un défi pour vivre pleinement l'appel de Dieu. Donc la deuxième caractéristique de la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on nous dise oui, mais pas oui des lèvres, qu'on nous dise oui de façon engageante. La troisième Qui arrive, mais pas, je ne suis pas rendu là. Ici, j'ai je, je, je je, mis un texte des que je ne lirai pas. Ça m'a quand même parlé, frappé, euh, parce que au verset 13, Jésus appelle et, et c'est écrit il vinrent auprès de lui. Ils va auprès de lui. Ça paraît facile. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça. Est-ce qu'ils se sont parlé entre eux? Ah, oh, yes, oui, on est content. oh, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment ils ont réagi entre eux. peut-être qu'il y a eu des interactions entre eux. Ce qui est sûr, c'est que le résultat final, c'est qu'ils ont répondu oui. Mais, mais nous, aujourd'hui, c'est qu'on entend, mais on reste beaucoup indifférents. Voyez-vous la manière que Jésus s'adresse à nous quand il nous appelle? Il ne dit pas, je t'appelle, mais vas-y, va, va y réfléchir, reviens me voir demain, pour voir si tu es d'accord. Ou il ne dit pas, tantôt, moi j'ai dit une phrase, je vous propose que, il ne dit pas, je te suggère que, je te propose que. Il ne dit pas ça. Mais il appelle d'une manière que c'est impossible de nous laisser indifférents. Imaginez-vous quelqu'un qui entre vraiment, si, si on se met réellement dans ce qui se passe avec Jésus en son temps, quand il était sur la terre. Un être humain fait de chair et de sang comme nous qui arrive et qui dit Toi, Roger, viens, suis-moi. <rire> ok. Et il c'était m'a ré, ré, ré, réalisé comment c'est écrit. Il les choisit. C'est pas un C'est pas, pas du bétail là. Je veux dire, on arrive dans un troupeau. Je choisis les vaches que je veux. Je dis à lui, ben, je les choisis, je les achète. Ce n'est pas ça là. C'est des, des, des, humains là. Ils ont une vie. Ils ont une vie là. Mais regardez avec quelle autorité, avec quelle puissance, avec quelle foi, avec quelle fermeté Jésus appelle, mais avec quelle douceur. Il appelle, mais d'une façon qu'il ne peut pas laisser indifférent. Parce que quelqu'un qui te dit, toi viens sur moi. Je ne vais pas, pas faire comme si je n'avais pas entendu. Un moment me dit, mais t'es qui toi? <rire> D'où tu viens? Tu... En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Et c'est là, c'est... C'est le problème des, des chefs religieux. Avec quelle autorité tu fais ça? Tu agis comme ça, tu parles comme ça? C'est quoi le problème? Ça ne l'a pas laissé les, les disciples indifférents. Mais nous, on essaie des fois de prendre le contrôle. Des fois, euh, Jésus nous appelle, appelle à servir, appelle à le suivre. Non, mais moi, là, je ne suis pas prêt. Je n'aime pas les choses tant que quand je ne comprends pas encore tout. Ce n'est pas mon temps parce que je n'ai pas encore tout compris. Quand je vais comprendre, des fois, il faut que je comprenne, il faut que je sois au contrôle, il faut que je maîtrise pour que je réponde. Hein? Et des fois, on dit non. Ils ne disent pas non par, par peur des, des, des humains. Des fois, nous, on dit non parce qu'on a peur du jugement. nest ce pas l'exemple que Jésus nous a donné au travers de ces hommes-là. Ce n'est pas le modèle qu'il nous a donné, le modèle des réponses qu'il nous a donné au troisième, ces hommes-là. Et c'est pourquoi je vous amène au troisième et dernier point que Dieu veut que tu participes à sa mission. Alors on le voit au verset 15. Il les appelle, il les a établis pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et ça, ça fait écho, quand on a lu le chapitre 1, dans le verset 17, on lit euh, Jésus appelle, euh, appelle Pierre et son frère et dit, Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et tout ce qu'il va faire tout le long, ce qu'il va les former à devenir pécheurs d'hommes. Et ce qu'il fait avec nous, c'est qu'il nous forme. Alors, en vue de cet appel, en vue de cette œuvre-là, Qui arrive très tôt, je l'ai dit tout à l'heure, dans le ministère de Jésus. Si Jésus voulait juste des gens qu'il en, qui envoie pour prêcher, rien n'est impossible à Jésus. Il aurait pu les appeler trois jours avant sa mort, les transformer, les envoyer ils allaient enseigner pareil. Il y a rien n'est lui impossible. Mais il les a appelés très tôt parce qu'il a un but. Il a un but avec les douze. Il a un but c'est de former encore. Il a un but, c'est qu'ils se frottent ensemble, c'est qu'ils se découvrent, que chacun connaît ses, quoi, son véritable appel, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, comment il peut servir. Il a un but, Dieu, quand il les appelle tôt. Il va le dire, je vous ai choisi dès le commencement, afin que, hein, soyez mes témoins, dès le, il a un but. Donc, quand il dit, Jésus va leur dire, Qui va, qu va les établir, il va il les établir, il va les envoyer pour prêcher, en fait. Ce qu'il commence ici, là, c'est un engagement, il commence avec eux un engagement officiel, à une sorte de formation. Ils vont le suivre, ils vont le voir agir, ils vont comprendre, ils vont poser des questions, ils vont devenir des modèles sur lesquels Dieu va bâtir parce que c'est par leur prédication que nous avons cru. C'est par leur prédication que le monde entier a cru en Jésus. C'est par leur prédication que l'évangile est arrivé aux extrémités de la terre. C'est par leur prédication que je suis devant vous aujourd'hui. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. On ne se connaîtrait même pas. C'est eux que Jésus a établi avec cette fonction, ce rôle. Et Il leur donne son autorité pour qu'ils puissent l'accomplir. Mais pour ça, il faut qu'ils acceptent de le suivre et qu'ils acceptent de marcher avec lui. Donc, Jésus est en train de bâtir ici, commencer avec une chaîne. J'aime bien le mot que Philippe utilisait vendredi matin. Il parlait d'une chaîne d'imitation que nous sommes appelés à poursuivre. Ils vont voir Jésus, voir des témoins oculaires. Ils vont l'imiter. Ils vont nous enseigner, ils vont nous dire, Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. On va les imiter, d'autres vont arriver, et ainsi de suite. Il va établir des leaders dans nos églises qui sont des modèles qu'on va imiter, et ainsi de suite. Alors, Jésus le dit dans Acte, Acte 8, euh, 1-8, pardon. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance venant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Cappadoce, dans la Judée, etc., à Jérusalem, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, je le disais tout à l'heure. Quand vous regardez les témoignages que Jean va rendre dans, son évangile, dans son, le, euh, sa première épître, Jean 1 à 3, il parle de, la proxi, de, il parle de leur proximité avec Jésus. Il dit, Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole des vies. Ils ont contemplé, ils ont touché, ils ont été. Il dit maintenant, nous vous le transmettons. Bref, dire ce que nous avons entendu, que nous, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, Jésus est le modèle. Il a une volonté, son papa, Dieu le Père a une volonté pour lui, il est venu l'accomplir. Dieu a une volonté pour nous, Jésus est le modèle à suivre. Et Jésus va nous former comme disciples pour qu'on apprenne à accomplir, à vivre selon la volonté de Dieu, à servir Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, à participer dans le fond à la bonne nouvelle, à l'expansion de la bonne nouvelle, à la communion fraternelle. Et pour ça, il va prier pour nous, il prie avant de choisir ses disciples, avant de monter au ciel, il prie encore pour ses disciples, que Dieu les garde, parce qu'il sait que ça vient avec des défis, parce qu'il sait qu'il va avoir des difficultés, et ils vont vivre des défis, ils vont vivre des difficultés, ils vont être battus. Nous aussi nous en vivons. Mais il donne des modèles humains, c'est ça le point principal que je souhaite faire ici, c'est qu'il donne des modèles humains pour qu'on apprenne à servir. Et... La question souvent qu'on se pose, c'est, oui, je comprends, mais moi, quelle est ma place, quel est mon rôle, je ne comprends rien dans tout ça. Ce n'est pas nécessairement que nous avons été appelés à aller dans le monde entier, à prêcher comme eux, ils l'ont été, pas dans le monde entier, mais là où Dieu les a envoyés. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est ta part de participation dans son œuvre? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ta place est là, dans la chaîne d'imitation. Et sans toi, ça ne serait pas pareil. Pourquoi? Parce que Dieu te veut là. Dieu t'a placé là. Donc, si je résume ce que je viens de dire ce matin, c'est que Dieu a une volonté pour ses serviteurs et nous sommes ses serviteurs. Et si quelqu'un ce matin n'est pas un serviteur de Dieu, ça dit qu'il n'a pas répondu oui quand Jésus l'a interpellé. Et c'est le moment de le faire. C'est le temps de le faire. Hébreu qu'on n'a pas lu, que j'ai affiché, dit, tant qu'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs et ne fermons pas nos cœurs quand Dieu nous parle. Donc, Dieu veut que le serviteur, son serviteur soit avec Jésus. Il veut que nous répondions oui à un appel de Jésus et que nous passions une autre dimension de cette réponse. Il veut que nous participions à la mission de quelle façon c'est en étant ensemble qui va nous le montrer. C'est en étant disponible pour servir qui va nous le montrer. Amen.